I'm a p u e p i n o n n a g e d m i c s e o n take s s a p a n i e g a a e a I'm t i o n ファイトネットはそのいいよフ Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver sur cette antenne pour cette émission spéciale. Après avoir accueilli le 24 mars dernier Olga Givernais, députée de la 3e circonscription de l'Inde, étiquette La République en marche, il était évidemment de notre devoir, équilibre oblige entre deux départements et deux courants politiques différents, d'accueillir Virginie Dubimulaire. Merci d'avoir pris sur votre agenda Virginie.、Bonjour. Alors, ce n'est pas fini.、Euh, deux courants politiques différents. Je, je, je disais, vous êtes député de la q u a t r i è m e circonscription de Haute-Savoie. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec vous, nous allons aborder un certain nombre de sujets locaux, mais aussi plus largement votre regard sur la politique nationale et les objectifs que se donnent les Républicains, dont vous êtes secrétaire départemental. Vous me dites si je fais une erreur, de la Fédération Haute-Savoie. C'est bon, c'est ça Absolument. Et secrétaire générale adjointe en charge des fédérations au niveau national. Encore plus haut. Chaque semaine, Virginie, vous faites passer un compte-rendu de vos déplacements. De De vos interventions ici comme à Paris. Vous avez beau avoir des collaborateurs ou collaboratrices, on se demande vraiment, vraiment comment vous faites. Nous allons tenter avec Guy de faire un tour d'horizon des sujets qui nous préoccupent tous, qui nous intéressent, parfois qui nous passionnent, le national comme le local. Mais d'abord, l'accueil du président et ami Guy Catlin. m o b Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez dans cette émission de, du samedi matin. On vous avait reçu, Virginie, le 3 septembre 2016. Ça fait déjà un bail. Ce s t pas qu'on n'aime pas vous avoir, bien au contraire, mais c'est vrai que votre calendrier parfois est un peu difficile. <rire> En tout cas, pas... il y a des choses qui se sont passées.、Hein. Lors des élections départementales de 2015, vous obtenez au premier tour 42,74% des suffrages exprimés avec、euh, votre binôme. Christian Monteil sur le canton de Saint-Julien Genevoix, qui regroupe les anciens cantons de, comment dirais-je, qui regroupe les anciens cantons de Saint-Julien, Frangy et de c e s s e l Vous êtes élu le 29 mars avec 75,7% des voix. Conformément à, à vos engagements, vous démissionnez de votre mandat régional. Le 2 avril, Christian Monteil est réélu président du Conseil départemental de la Haute-Savoie et vous, Virginie Dubumulaire, comme vice-présidente chargée des affaires transfrontalières et européennes. Le 3 décembre suivant, vous êtes élue présidente du Conseil du Léman pour deux ans, à compter du 1er janvier 2016, succédant à Jacques Méli, président du Conseil d'État du Valais. Vous souteniez, vous soutenez d'ailleurs toujours, mais vous souteniez à l'époque Nicolas Sarkozy pour la primaire, pro, primaire présidentielle des Républicains en de 2016. Dans le cadre de votre campagne, vous êtes nommé conseillère politique. Le 2 mars 2017, dans le cadre de l'affaire Fillon, vous rappelez, avec d'autres élus, le candidat à l'élection présidentielle François Fillon à prendre ses responsabilités et de se retirer. En 2017, vous parrainez Laurent w a u q u i e z candidat de la présidence de l r p l e a r d o n Les Républicains, et devient vos, sa porte-parole pour la campagne aux côtés de Gilbert Platret, le 10 décembre, à l'issue du premier tour du Congrès des Républicains. Et Laurent w a u q u i e z est élu président du parti. Le 13 décembre, vous devenez membre de l'équipe dirigeante et vous êtes nommé secrétaire général adjointe des Républicains. En charge des fédérations. Dites-moi, depuis 2016, vous avez parcouru un sacré bout de chemin, sans compter tout ce que je n'ai pas évoqué.、Hein. Et des <rire> choses, on pourrait en évoquer. Il y a des cahiers, des pages, j'allais presque dire des livres à écrire sur votre emploi du temps et sur votre engagement. On, va, on est là, comme disait Robert, on est là justement pour essayer de voir comment vous, vous voyez la chose politiquement、mm -hmm. dans notre pays,、oui. ce beau pays qu'est la France. t Oui, t à f a t Oui, c'est vrai que les choses sont allées très vite pour moi.、Euh, j'ai eu des opportunités que, que j'ai su euh, saisir. Euh, vous savez que je suis une femme、euh, engagée, donc je suis partie、euh, aux côtés de, de Christian Monteil pour le canton Saint-Julien-Frangis-Esselle. Nous l'avons、euh, largement gagné et j'ai été、euh, fière d'être、euh, sa vice-présidente. J'ai dû démissionner au mois de juillet en raison、euh, de l'interdiction du cumul entre un mandat parlementaire. Et une fonction exécutive, mais j'ai beaucoup apprécié、euh, cette vice-présidence、euh, au département d'Haute-Savoie en charge des affaires transfrontalières et, et européennes. Vous savez, ce sont des, des sujets que, que je porte. Et puis, avec Christian Monteil, je dirais qu'on a la même façon de faire de la politique, à la fois de, de la proximité, un attachement à notre territoire, et puis、euh, cette volonté de, de le faire avancer. Nous avons la chance vraiment de, de vivre en Haute-Savoie, mais je dirais au-delà dans, dans le secteur que nous connaissons avec l'un de départements qui sont quand même extraordinaires, avec une démographie qui, qui est croissante, avec un taux de chômage qui est quand même bien en deçà des moyennes nationales et régionales. Euh, il faut savoir également que les départements de l'Inde et de la Haute-Savoie ont、euh, les taux d'industrie les plus importants de France.、Mmh. Et cela est aussi lié、euh, à notre attractivité et à notre dynamisme économique. Donc, ces deux départements, finalement, sont, sont très proches. Et cela est lié、euh, à la fois à notre histoire, à fait, au fait, bien sûr, d'avoir beaucoup、euh, investi sur,、euh, sur l'industrie.、Euh, et je crois que nous pouvons en être fiers. Et en tant qu'élus, nous souhaitons, bien sûr, Continuer à accompagner ce, ce développement du mieux possible. Et en tout cas, c'est ma conception de, de ma fonction. On n'a pas à se plaindre, en gros, c'est ce que vous dites, <rire> par rapport bien, à d'autres secteurs en France, hein, évidemment. Oui, c'est vrai que moi, j'entends parfois à Paris, on nous dit, mais vous êtes d e s n a n t i s、euh, en gros, ne vous plaignez pas trop. Mais justement, il y a des problématiques spécifiques、euh, qui ne sont pas forcément vues de Paris, lorsqu'on voit la, la cherté de la vie, le coût du foncier,、euh, les problèmes de mobilité, les problèmes de qualité de l'air. Eh bien, il faut quand même、euh, leur rappeler. e f f e c t i v e m e n t on n a on n'a pas les mêmes problèmes que dans le Pas-de-Calais ou dans la Creuse, avec des taux de chômage très élevés, avec une désertification, etc. Mais il y a d'autres difficultés, et si nous souhaitons pouvoir continuer à accompagner ce développement, il faut que Paris en soit conscient, il faut que Paris Nous a c c o m p a g n e avec des moyens spécifiques. Et en tout cas, c'est le sens des messages que je porte régulièrement auprès des différents ministères concernés. Vive la Suisse, hein, quand même. Bah, il faut le reconnaître. C'est une chance, je crois, pour notre département de la Haute-Savoie, mais également pour l i n e t notamment le, le pays de g e x Euh, après, effectivement, ça peut créer une forme、euh, de dépendance. Ce sont parfois des relations qui sont、euh, difficiles parce que nous n'avons pas du tout、euh, les mêmes systèmes politiques. Un système confédéral pour la Suisse et un système、euh, différent en France. Donc, pas du tout les mêmes、euh, niveaux d'échelon、euh, hiérarchique, je dirais, lorsqu'on doit négocier un certain nombre de choses. En France, il faut passer par les, les, les ministères des Affaires étrangères, la diplomatie, etc. Même s'il y a des relations locales qui, qui se sont créées avec les élus locaux. mais... Quand vous avez un conseiller d'État ou un président du Conseil d'État à Genève qui est quasiment un ministre avec un élu, par exemple, tel que Jean Donnet en tant que président du pôle métropolitain, ce e s t pas forcément du tout le même rapport de force, donc ça, ça peut créer des complications. Et sur les relations transfrontalières, nous, l'interlocuteur privilégié, c'est normalement le préfet de région qui se trouve à Lyon. Donc, c'est vrai que ce n'est pas de nature à faciliter les choses, même s'ils délèguent, en principe, au, au sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois、euh, la possibilité、bien. de le représenter sur un, un certain nombre de sujets. 53 communes. Hein, sur du, la circonscription, sur, absolument. 53 communes, ça fait beaucoup de monde.、Hein. Ça fait beaucoup de monde, ça fait quand même. Il、euh, y, y a trois cantons. Euh, Annemasse, Gaillard et Saint-Julien, pour une population, comme le disait, je crois, tout à l'heure Robert, de 129 000、euh, habitants. 130 000 habitants. Oui. — a de quoi vous o c c u p e z Virginie Oui, absolument. C'est、euh, une circonscription importante en termes de population. Moi, je m'efforce d'être présente le maximum possible, parce que pour moi, c'est la façon d'exercer mon mandat, d'avoir cette proximité. Et je dirais que le terrain, c'est aussi un moyen de me nourrir, puisque je vais rencontrer mes administrés, les syndicats, des associations. Qui vont me relayer un certain nombre de difficultés. Donc, c'est important, je dirais, d'avoir ce lien avec le territoire.、Euh, vous le savez, demain est, est prévue une réforme constitutionnelle avec une diminution non, du nombre de députés, de sénateurs et de membres du Conseil économique et social. Et donc,、euh, cela va avoir pour conséquence de diminuer le nombre de députés et, de fait, d'avoir des circonscriptions plus grandes.、Mmh. Et moi, cela m'inquiète parce que je pense que cette relation, elle sera plus difficile、ouais. quand vous aurez des、je、circonscriptions de 200 000 habitants avec des territoires extrêmement vastes.、Euh, moi, vous voyez, ma circonscription, elle va de m a c h i l l Jusqu'à m e n t o n e x s o u s c l e r m o n t Donc, c'est à peu près une heure et demie、euh, de pour、doute. aller de, de part et d'autre de la circonscription. Donc, c'est pas évident. Si demain on l'agrandit encore plus, ce sera au détriment de, de cet ancrage. Et bien sûr, je le regrette, ce sera également au détriment、euh, des zones plus rurales parce que ce seront,、euh, bien sûr,、euh, les populations qui seront prises en compte pour constituer、euh, ces circonscriptions. Et donc, on risque d'avoir des députés qui seront encore plus déconnectés du terrain. Et puis,、euh, une autre chose que, que, je, que je regrette, c'est que vous, vous aurez une dose de proportionnel l e qui sera、euh, instaurée, 15 normalement, qui est prévue、euh, par le gouvernement actuel. Donc, vous aurez d'un côté des députés élus à la proportionnelle, vraisemblablement sur des listes nationales, et de l'autre côté des députés、euh, qui seront élus sur des circonscriptions. Donc, finalement, vous aurez deux types de députés. Certains qui auront des comptes à rendre à leurs administrés parce qu'ils sont élus sur un、Je、territoire, et d'autres qui seront des apparatchis qui viendront d'appareils partisans et qui seront là uniquement parce qu'ils sont bien positionnés dans le parti. Donc, on aura deux types de députés, mais je ne sais pas comment cela va. Enfin, on pourra cohabiter ensemble, ça va être un petit peu compliqué, d'autant qu'on n'aura pas du tout la même relation avec le territoire. Et, et c'est aussi un des sujets d'inquiétude que nous ne manquerons pas de relayer avec ma famille politique. On a trop de députés, trop de sénateurs. Certains présidents de la République ont essayé de, de, de, dire de faire sauter le Sénat. Aucun n'y est parvenu.、Hein. Oui, en effet, mais je crois que le Sénat, c'est quand même un bon contre-pouvoir. Il représente les collectivités.、Euh, il a aussi un rôle,、euh, je dirais, avec, avec son expérience. Il est là aussi pour、euh, enrichir les textes et c'est son rôle actuel. Donc, comme l'Assemblée, vraisemblablement, on devrait diminuer son nombre. Moi, je pense qu'il fallait supprimer le Conseil économique et social. Enfin, je l'avais même écrit.、Euh, Euh, lors de ma, mon document de campagne.、Euh, Aujourd'hui, ce sont des gens qu'on essaie plutôt de, de recaser. Je ne suis pas sûre qu'il y ait réellement une plus-value. Et puis,、euh, les rapports qu'ils peuvent,、euh, enfin, qui peuvent produire sur un certain nombre de sujets, ils sont également faits par les ministères, par les parlementaires, etc. Donc, je crois qu'il faut continuer, bien sûr, ce, ce mouvement, réduire le nombre de parlementaires. Moi, j'entends effectivement cette demande, même si demain, avec la réforme qui est voulue par Emmanuel Macron, En fait, on sera le deuxième pays,、euh, à, je dirais, par le, le poids、euh, des parlementaires en termes de représentation. Donc, on ne sera pas non plus, enfin,、euh, je veux dire, le, le plus faible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a.、Euh, Le, le, moins de députés, entre guillemets, au prorata de sa population. Donc, il faut faire attention un petit peu à, ces effets d'annonce, mais surtout regarder derrière,、euh, la relation avec、euh, l'administré, e、euh, s t c e que cela,、euh, permet pour la démocratie? Et puis,、euh, finalement, cela ne permettra pas aussi de réaliser des économies, parce que la volonté du gouvernement, c'est de le faire à budget constant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que si nous,、euh, demain, on a des circonscriptions plus grandes avec moins de collaborateurs, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Mais,、euh, mais voilà, du coup, on ne va pas、euh, au fond complètement des, des réformes. Moi, je reviens sur une réforme positive qui avait été portée par Nicolas Sarkozy, qui、euh, était le conseiller territorial, qui permettait de fusionner mmh, mmh. la région et, et, le et le département. Et là, c'était quelque chose de concret. On diminuait le, le nombre d'élus. Euh, on avait une synergie entre le département et la région. On enlevait aussi、euh, une pièce, je dirais, au, au millefeuille euh, euh, des collectivités qui est quand même、euh, de plus en plus compliqué parce que maintenant on nous a encore rajouté les métropoles. Donc voilà, je crois qu'il faut aller vers davantage de simplification.、Euh, moi j'entends la, la volonté de, de, de modernisation des, des institutions. J'entends aussi qu'il y a un vrai sentiment de défiance en ce moment à l'endroit des politiques en général. Ça, on l'a entendu、euh, au moment des campagnes présidentielles et législatives, et qui s'est traduit d'ailleurs par une très forte abstention.、Ouais. Mais je ne suis pas sûre qu'en éloignant les élus de leur territoire, ce soit de nature justement à, à, à permettre、euh, de combattre cette défiance. Est-ce que, Virginie, est-ce que vous pourriez,、euh, dans, dans, dans cet esprit-là, nous donner votre sentiment profond Sur le fait de, justement de diminuer ces députés. Est-ce que c'est une histoire de budget Est-ce que c'est une histoire de rassembler effectivement les cantons De donner plus de pouvoir, en tout cas en diminuant, de donner peut-être un peu plus de pouvoir à celles et ceux qui vont être députés à ce moment-là. Mais avant tout, est-ce que ce n'est pas une question d'économie Alors vraisemblablement non, parce que comme je vous le disais, ce sera a priori à, à budget constant. Euh, il faut savoir donc,、euh, bien sûr, que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, où on avait deux parties. On avait、euh, d'une partie la moralisation de la vie politique,、euh, donc un texte qui avait été au mois de voté au mois de juillet, avec notamment、euh, l'interdiction des emplois familiaux. Et puis ensuite, une deuxième partie avec une modernisation, entre guillemets,、euh, des institutions et la diminution du nombre de parlementaires.、Euh, il faut savoir que nous, c'était également dans notre programme, dans le programme oui, mais, de François、oui. Fillon, et quasiment dans les programmes、euh, de tous les candidats à la présidentielle. Nous, ce que nous regrettons, c'est que、euh, cette diminution du nombre de, de députés soit couplée avec la proportionnelle.、Voilà. Et que donc,、euh, comme je vous le disais, on aura、euh, deux types de députés. Euh, ce qui n'est pas forcément.、Euh, ce qui, ce qui euh, a, vous vous、euh, le voyez pas d'un、bon、très bon oeil.、Oui. Euh, et puis, vous savez, le fait d'instaurer 15% de doses de proportionnel,、oui. c'est soi-disant pour mieux représenter entre g u i les l m e t les petits partis. Mais avec 15%,、euh, ce n'est pas grand-chose non plus. Donc, soit il fallait aller au bout, Bon, et là, nous, bien sûr, on y était h o s t i l e mais、euh, pour le coup, les petits partis auraient quand même été mieux représentés. Là, vous avez entendu M. Bayrou, lui, il voulait 20, 25, 30 il voulait beaucoup plus. Ça avait été d'ailleurs un, un axe de négociation avec Emmanuel Macron en amont. Donc,、euh, donc voilà, lui, il a, il a pris cette par Médiane à 15%, mais ça ne va pas changer fondamentalement les choses au niveau de l'hémicycle. Et puis il faut faire attention parce que dès que vous instillez une dose de proportionnel, l e ça peut être de nature aussi à fragiliser les majorités. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe、mais、en Italie vrai, actuellement. Donc、euh, voilà un petit peu les raisons pour lesquelles nous sommes un peu inquiets. Quant à cette réforme, même si on, on en comprend, je dirais, la philosophie、euh, et cette volonté aujourd'hui des, des citoyens de, de diminuer le, leur nombre de parlementaires, mais attention derrière aux effets induits et, et surtout ne pas être contre-productif, entre guillemets, et en éloignant、euh, à la fois le, les citoyens de leurs parlementaires et,、euh, je dirais, de, de moins bien représenter les territoires ruraux. On a évoqué、euh, en, début, en tout début de l'émission,、euh, vous l'avez évoqué, euh, euh, Du côté de Paris, on voit cette,、euh, notre région, notre agglomération euh, euh, un peu d e s n a n t i e s nous disiez-vous.、Euh, c'est vrai que nous sommes dans un bassin où le, le plein emploi existe, il faut le dire, et où effectivement nous avons aussi une chance énorme, on va dire, c'est que nous avons la Suisse à côté de nous. Et la Suisse、euh, apporte beaucoup de travail aux frontaliers.、Euh, Ces frontaliers que vous défendez bec et ongle.、Hein. Bec et ongles. Oui, oui, oui. Parce、oui, qu'il、oui. y en a un sacré paquet dans notre, dans notre circonscription.、Oui. Dans votre circonscription. Oui, ils sont enfin, environ 120 000 hein, sur、ouais. les deux départements de, de l a i n e et de la Haute-Savoie. Donc, bien sûr, ils contribuent non seulement à, à l'économie de, de nos territoires, mais ils contribuent surtout à l'économie genevoise. Et moi, je ne cesse de, de le rappeler. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on entend certaines mesures qui vont être mises en place, ce qu'on appelle la préférence indigène light, e h、eh、bien,、euh, moi, je suis montée au créneau avec、euh, les associations qui défendent les travailleurs frontaliers parce que moi, je considère que les travailleurs frontaliers ne sont pas、euh, des travailleurs de seconde zone et qui méritent pas、euh, un traitement différencié. notamment de, de, la part du canton de Genève.、Euh, il y a eu des études économiques qui montrent qu'ils ont vraiment、euh, un poids, qu'ils contribuent、euh, à la réussite de l'économie genevoise. Donc, il faut les considérer en tant que tels, mais pas、euh, en deçà,、euh, et pas comme des citoyens ou des travailleurs、euh, différents. Un autre, euh, en tout cas, c'est ce qu'on ressent n o u s dans notre bassin de vie, hein, parce qu'il faut dire aussi qu'on parle de vie chère, hein, mais dans, on a un bassin de vie qui est extrêmement cher, justement, u n rapport justement, avec ce travail qui était, enfin, ces travailleurs、euh, qui travaillent en Suisse, les, les, ces frontaliers. Et, et tout dernièrement, hein, il y a eu un article de presse、euh, il va y avoir une votation pour le SMIC suisse. Plus de 4 000 euros. 4 000 euros. e u r Ou s o 4 000 francs suisses, je sais plus.、Euh, ouais, en tout cas,、bon, c'est、ouais, ouais, relativement、ouais. élevé. oui. — C'est quand même énorme par rapport à, à 1300 et des brouettes、euh, en France. C'est vrai, mais, mais le coût de la、et、vie est, est encore beaucoup plus élevé、euh, en Suisse et à Genève. Genève, c'est une ville、Bien、où、sûr. le coût des loyers est à peu près équivalent à Londres, c'est-à-dire、euh, vraiment des,、mmh. extrêmement élevé. Euh, et, et c'est vrai que、euh, vous avez des travailleurs,、euh, même avec、euh, 3000 francs suisses, qui n'arrivent à peine à vivre. Faut, parce qu'effectivement, il faut regarder le salaire qui peut paraître très élevé, mais il faut regarder surtout le reste à vivre. Ce qui vous reste à la fin du mois, une fois que vous avez payé votre loyer, une fois que vous avez payé vos courses qui coûtent bien sûr plus cher, Euh, à Genève qu'en France. Et d'ailleurs, on a beaucoup de, de Suisses qui viennent faire leurs courses en France. Et qui viennent Donc... y habiter aussi. Oui, oui. Et, et qui viennent <rire> y habiter、ouais. parce que enfin, justement. <rire> y、euh... habiter sans être déclaré. Ça, ça c'est un, un autre sujet. Mais... Euh, parce que justement, le, le coût de la vie est tellement plus élevé que、euh, y, y, certains oui, mais... syndicats ont proposé effectivement d'augmenter ce s m i c pour que les travailleurs、euh, aient les, les moyens de... De, de subvenir correctement、euh, tout en restant、euh, en Suisse. Et c'est un vrai sujet qui est parfois passé sous silence parce que、euh, c'est vrai que, vu de France, si on vous dit vous gagnez 3 000 ou 4 000 francs suisses, on se dit mais c e s t pas possible que vous n'arriviez pas à vivre. Mais ça fait vraiment l'objet de, de, de, de, de sujets en ce moment en Suisse parce que c'est la réalité de, de beaucoup de personnes. Qui, qui sont en couple, qui ont des enfants et qui arrivent tout juste à vivre. Compte tenu des loyers. Alors, c'est vrai que ça peut paraître aberrant, enfin, de, de le dire ici en, en France, mais, mais c'est la réalité. Donc, il faut bien regarder, je dirais, le, le, le contexte global de、ouais. la Suisse. Et, et comme vous le disiez, c'est aussi la raison pour laquelle certains préfèrent、euh, venir vivre en France, où les coûts des loyers sont quand même beaucoup、euh, moins élevés que la Suisse, où、euh, ils auront la possibilité de devenir propriétaires, alors qu'en Suisse, c'est quasiment pour certains euh, euh, impossible. impossible, absolument. Mais pour certains, quand même, une certaine partie, a l o s je sais pas quelle proportion de, de, frontaliers, surtout ne changez rien pour moi. Je parle de ceux qui bossent en Suisse et qui habitent en France ou dans le, bon, vous connaissez bien l a problématique. Changez rien pour moi, tout va bien. J'ai un très bon salaire, j'ai une belle maison. Mais,、euh, sur le plateau de la semaine ou ici, ne changez rien pour moi. Oui, oui, oui, c'est effectivement ce qui, ce qui demande. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, de, modification, ni côté français, ni côté suisse.、Euh, pourtant, c'est, c'est le cas quand même. Donc, ils ont, e、euh, u ils ont eu, par, par exemple, la suppression de, de l'assurance privée et、euh, la, l o b l i g a t i o n donc, de, de s'affilier à la CMU. Donc, il y a eu un certain nombre de, de mesures.、Euh, la, la, le fait aussi de, Euh, déclarer euh, les frais réels, vous savez qu'il y a eu des choses aussi、euh, qui sont moins intéressantes pour eux fiscalement. Donc,、euh, malgré tout, je dirais que le, leur situation euh, euh, change. Euh, mais en effet, pour eux, il, ça leur permet quand même d'avoir une situation confortable. Mais, mais moi, je tiens à rappeler que je trouve qu'ils sont très méritants. Enfin, je rappelle qu'ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de travail.、Euh, Euh, en Suisse,、euh, ce s t pas les 35 heures.、Euh, L'âge de départ à la retraite est aussi、euh, plus loin. Ils ont aussi、euh, les contraintes avec les embouteillages, etc. Donc je crois qu'il faut pas non plus、euh, dénigrer ces travailleurs frontaliers parce que justement, euh,、ouais. euh, voilà, ils, ils, ont, ils ont du mérite,、euh, ils sont courageux.、Euh, effectivement, bon, bah, ils ont、euh, ces salaires qui sont, qui sont beaucoup plus élevés. Mais aussi,、euh, il faut savoir qu'ils consomment en France, qu'ils font appel à des artisans、euh, côté français oui, oui. et que c'est bon également pour, pour l'économie locale. Bien sûr, ce n'est pas, pas du dénigrement. Que、voilà. le, le, on essaye de comprendre un petit peu la chose et, et, et de voir quand même les difficultés qu'il peut y avoir. Et d'une un, part en Suisse, et on connaît parce qu'on a aussi des amis suisses qui nous en parlent et qui nous le disent. Le, le, le problème, c'est que le commun des mortels, on va dire,、euh, lui, ce qu'il regarde, c'est que le, le, le travailleur frontalier ramène de l'argent en France avec d'autres moyens, si vous voulez.、Oui, C'est-à-dire、oui, qu'il、oui. y a un autre niveau de vie. Et c'est un petit peu ça qui, quelquefois, fait un peu dommager. Oui, oui. ça peut、voilà. créer des, des、voilà. disparités、euh, voilà. dans la population,、voilà. hein, ça c'est clair. Mais, e、euh, t parfois, entre guillemets, des jalousies, hein, Ça, on, on l'entend. Donc, il faut faire en sorte, quand même, de, de, maintenir cette cohésion sociale. Et surtout, les disparités sont d'autant plus grandes dans notre département. Il faut savoir que dans une ville comme Annemasse, vous avez des écarts salariaux qui sont extrêmement oui, élevés. Et ça doit être、euh, Annemasse, une des dix villes de France avec les écarts salariaux les plus importants. La première d'entre elles est en Neuilly. Donc, ça, cela nous interpelle. Oui, oui. Ça montre qu'effectivement, vous avez des gens qui ont des très hauts、euh, revenus. Dans notre région, et d'autres personnes qui vont avoir un SMIC ou moins, et qui, eux, vont vivre vraiment dans des conditions très précaires, très difficiles. Donc, il faut en être conscient. Il faut aussi avoir ce rôle de solidarité qui est notamment conduit en partie par le Conseil départemental. Mais nous avons aussi beaucoup d'associations qui sont là pour aider, sur, je pense, à l'aide alimentaire. Vous savez qu'on a la Banque alimentaire qui a son entrepôt à Cranfstal. Eh bien, il faut savoir qu'on a quand même 10% de la population en Haute-Savoie qui pourrait. b é n é f i c i e n t de cette aide alimentaire et qui en bénéficient d'ailleurs parce qu'ils ont des revenus très faibles. Donc, heureusement qu'on a des systèmes d'assistance qui sont là pour secourir et pour venir en aide à ces personnes. Parce que, eh bien, vivre dans notre région avec un SMIC ou moins, ça peut être très compliqué une fois que vous avez enlevé le loyer,、euh, un certain nombre de, de charges courantes,、euh, l'alimentation, etc., que vous avez des enfants. Donc,、euh, il faut bien sûr、euh, être vigilant là-dessus et, et ne pas voir、euh, que le bon côté、euh, de, de notre région. Virginie d u b i m u l a i r il y a un phénomène justement induit, ou je ne sais pas comment le dire, mais、euh, il y a un phénomène, c'est le phénomène des, des, des fonctionnaires. Alors, c'est vrai c e sur t vrai s le plateau de la Semine, c'est vrai du côté de la Haute-Savoie, c'est vrai dans le pays de Jex. Il y a un espèce de turnover insupportable. On prend les, je sais pas, la, la, la poste, on prend les, les, les écoles, impossible de se loger, trop cher. Donc, il reste un mois, deux mois, il ils ne tiennent pas, q u ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, voilà, ceci explique cela, en fait. Oui, ça, ça c'est vraiment、euh, un de mes, mes combats、euh, importants la, la prime de vie chère pour les la fonctionnaires. La prime de vie chère. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on a un certain nombre de fonctionnaires qui demandent leur mutation en Haute-Savoie parce qu'ils voient、euh, un cadre de vie plutôt agréable, les lacs, la montagne, ils se disent、oh, ça va être formidable. Et、euh, une fois qu'ils s'installent et qu'ils voient finalement le, le reste à vivre, ils se disent c'est pas possible, on peut pas rester. Et ils demandent leur mutation et ils repartent ailleurs.、Euh, moi je prends souvent un exemple si vous avez、euh, un T2 à Annemasse, le, le coût d'un loyer d'un T2 à Annemasse, ça peut équivaloir à une maison dans le sud-ouest.、Mmh. Donc, pour certains fonctionnaires qui ont des enfants, enfin, le calcul est vite fait et ils préfèrent、euh, améliorer, je dirais, leur, leur qualité de vie. Donc, effectivement, pour nous, cela pose, bah, des difficultés. Vous avez、euh, un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus. ça va être, à la trésorerie de Saint-Julien, ça va être au commissariat d'Anmas, euh, ça va être, dans, dans tous les services publics. Donc, cela, il faut être particulièrement vigilant parce qu'il ne faudrait pas que, in fine, cela joue, sur la dégradation du service public aux administrés. Et donc, moi, je défends cette idée de, de prime de vie chère qui équivaut en, environ à, à 3% de, de la masse、euh, enfin、du, du salaire, qui serait, entre guillemets, un petit bonus、euh, qui permettrait、eh、bien au, au personnel de, de se fidéliser et, et de donner du, du sens au fait de, de rester en Haute-Savoie. Euh, je dois d'ailleurs rencontrer、euh, le 15 mai prochain Gérald Darmanin, le ministre、euh, en charge de la fonction publique. J'ai déjà eu l'occasion、euh, euh, d'interpeller Olivier Dussopt,、euh, qui est aussi le, le ministre en charge de ces questions sur ces sujets.、Euh, moi, je ne vais pas lâcher parce qu'il y a vraiment euh, euh, des enjeux derrière. Euh, comme je vous le disais, on a un certain nombre de, de postes qui ne sont pas pourvus et il ne faudrait pas que, que cela、euh, joue et dégrade la qualité de nos services publics、euh, pour les citoyens. Donc il faut vraiment、euh, continuer à se battre. Je recevais、euh, vendredi un, un syndicat、euh, de policiers qui, qui m'a formulé la même demande. Donc c'est un sujet que, que je continuerai à porter avec mon collègue Martial Saddier. Le préfet de, de Haute-Savoie est également bien conscient、euh, du problème, donc il le soutient également. Et il faut vraiment qu'on qu arrive.、Euh, À actualiser cette prime de vie chère, parce qu'il faut savoir qu'elle existe déjà dans、oui. certains départements, mais qu'elle n'a pas été réactualisée de, depuis un certain nombre d'années. Mais pour nous, c'est vraiment un sujet qui devient urgent et il faut que le ministère en soit conscient et, et fasse évoluer les choses, parce que sinon, je pense que les choses vont encore empirer. Se dégrader, oui. Ça ne va pas non plus chercher des milliers d'essence, je suppose. Vous parliez de 3%, mais je ne sais pas, ça ne va pas chercher des.、Sommes. Oui, mais c'est-à-dire si c'est 30, 40 euros, c'est-à-dire q u ça peut être 400 euros à la fin de l'année, c'est quand même un petit bonus、mmh. qui est appréciable pour le fonctionnaire et qui peut le motiver à, à rester.、Euh, en tout cas, c'est une demande qui est très attendue par, par les fonctionnaires et que je continuerai, pour ma part, à apporter. Parce qu'il、euh, y, y a un vrai sujet. Et aujourd'hui,、euh, un salarié du privé, on pourrait prendre aussi l'exemple d'un salarié du privé. Alors, on ne peut pas avoir cette prime de vie chère parce que là, effectivement,、euh, c'est différent. Mais un salarié du privé aussi dans nos secteurs peut avoir des difficultés à se loger et est parfois obligé d'aller de, de plus、mmh. en plus loin.、Euh, on n'a pas parlé non plus du cas、euh, des personnels soignants qui, là, est encore,、euh, encore plus, plus compliqué. Et Si on prend、euh, les personnels, notamment en EHPAD, Vous savez que le secteur de la gérontologie est aussi plus difficile et peut-être moins attractif pour les jeunes générations. Donc là aussi, les hôpitaux sont en train de, de travailler sur、euh, des dispositifs de rémunération spécifiques dans nos régions. Pour、eh、bien, fidéliser le personnel, parce que ce sont des secteurs où il faut une stabilité, où il ne faut pas de la, de la désorganisation des équipes, parce que derrière, cela peut avoir des conséquences très négatives. Vous évoquez le privé, les, les bons ouvriers sont formés ici et après prennent la direction de la Suisse. On connaît le phénomène. Oui, Mais, hein, comme je vous le disais, j'ai toujours dit que la proximité de la Suisse était bien sûr une chance évidente pour notre territoire. Mais il y a un revers de la médaille. Et ce revers de la médaille, c'est à la fois、euh, l'engorgement des routes, à la fois ce, ce foncier qui est plus élevé, est et à la fois,、euh, comme vous l'évoquiez, le fait qu'on ait,、euh, je dirais, une fuite parfois de, de certaines personnes qui ont été formées、euh, sur nos secteurs et, et qui partent ensuite euh, euh, en Suisse. Donc ça, ça fait partie des choses négatives. Mais il faut qu'on continue à travailler ensemble、euh, pour augmenter,、euh, par exemple, pour les personnels soignants. Vous savez que nous travaillons sur une école transfrontalière. Des, des soins de santé, qui permettra donc de former davantage d'infirmières et des soignantes en France, qui permettra de réduire le différentiel et qu'on ait moins, entre guillemets, cet effet d'aspirateur. Vers la Suisse, qui est le, le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'on qu trouve davantage de solutions, mais quelque part, ça montre qu'on a des bonnes formations, que ce soit dans la, <rire> la micro-technique, parce qu'on a beaucoup qui vont travailler dans l'horlogerie.、Euh, on a des difficultés, comme je disais, dans le secteur donc, hospitalier, dans le secteur du décoltage l e aujourd'hui, c'est le cas également. Mon mari travaille dans le secteur.、Euh, c'est plutôt une période、euh, je veux dire, qui est bonne pour l'économie du décoltage l e en ce moment. Il n'arrive pas à recruter du personnel. Ça, c'est... C'est aussi une autre difficulté, une autre spécificité sur notre secteur. Vous évoquez un taux de chômage quasiment incompressible, 6,7%. Et on a des secteurs qui peinent à recruter.、Ouais. C'est le cas dans l'industrie, c'est le cas dans, dans l'hôtellerie-restauration, c'est le cas,、euh, on le disait, chez les, chez les infirmières ou chez les fonctionnaires. Donc c'est quand même une situation assez atypique au regard de, de la situation nationale. Est-ce que est, ce sont des travaux manuels en définitive C'est ceux qui sont les plus précaires En tout cas, que les gens ne veulent plus faire du travail manuel aujourd'hui. C'est vrai. Pourquoi On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est toujours une question de mentalité. C'est vrai que ça fait des années qu'on en parle sur、euh, ces métiers manuels qui ne sont pas suffisamment、euh, valorisés、oui. sur les formations en alternance. Qui ne sont pas non plus valorisés par l'éducation nationale et qui sont encore considérés souvent, malheureusement, comme des voies de garage et je dirais de. pas à juste titre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez e n f i n je veux dire, je crois que les 80% du, du bac pour une classe d'âge, effectivement, ça a peut-être été une bonne chose, mais、euh, quand on voit les, les échecs ensuite à l'université, il faut se poser les questions et ensuite surtout、euh, les problèmes d'insertion professionnelle. Alors que si,、euh, en amont, on avait une meilleure orientation, Et qu'on、euh, encourageait beaucoup plus de jeunes qui, pour lesquels je dirais, l'éducation nationale traditionnelle n'est pas forcément adaptée, en les orientant vers ces systèmes en alternance pour lesquels il y a justement des postes à pourvoir,、eh、bien, les choses iraient beaucoup mieux. Aujourd'hui, vous avez des CFA, vous avez des maisons familiales rurales, vous avez、euh, tout un, un réseau qui est particulièrement performant. Qui permet non seulement aux élèves de raccrocher justement avec le système scolaire, parce que dans 80% des cas, ils obtiennent, même parfois 90-95% des cas, ils obtiennent leur diplôme, et souvent dans les trois mois, ils trouvent un emploi.、Oui. Donc, je crois que ce sont ces chiffres qu'il faut, qu'il faut valoriser. e t puis, ça, ça, permet, à ce jeune d'avoir de, de la reconnaissance, d'être valorisé. Mais en France, on a encore cette image négative qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en Suisse, où l'alternance se fait, pour tous, même de façon plus jeune et dans les mœurs. Donc, il faut continuer ce, ce travail, en France. D'autant que pour un certain nombre de métiers manuels dont vous parliez,、eh、bien, il y a de véritables débouchés, il y a la possibilité aussi de, de très bien gagner sa vie. Je pense à un plombier, par exemple, aujourd'hui. Euh, souvent, le plombier aura commencé en alternance, il aura、euh, travaillé dans une entreprise. S'il est un peu dégourdi, s'il a envie de lancer sa, sa propre entreprise, il le fera et il deviendra chef d'entreprise. Et, et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il gagne très bien leur vie.、Mmh. Donc, donc voilà son, ce genre d'exemple qu'il faut continuer à promouvoir, à valoriser、euh, et, et, et considérer que、euh, voilà, y, les, enfants, euh, les enfants, les jeunes, les étudiants, Euh, appréhende l'école différemment et il faut considérer ces parcours particuliers et les accompagner et arrêter de, de vouloir absolument les emmener au baccalauréat et ensuite à l'université avec les échecs qu'on connaît aujourd'hui et, et les difficultés d'insertion professionnelle derrière. Moi, c'est bien de, de laisser la liberté aux jeunes de faire de la sociologie, de faire de l'anthropologie, mais si derrière vous n'avez pas d'emploi, à quoi cela sert finalement Mais est-ce que ce n'est pas faute à l'éducation nationale oui, Je ne sais pas,、ça. je ne vais pas jeter la pierre non plus comme ça, mais、euh, le, les jeunes, il faut, faut leur ouvrir comme ça tout un état. Il、voilà, n'y a pas que la fac, il n'y a pas que SIG, il a pas q e t t Il faut aussi valoriser ces, ces, ces, ces métiers manuels. Ce n'est pas l'éducation nationale de, de faire passer le message Alors oui, aujourd'hui, je, je crois qu'il y, y a des difficultés sur、euh, l'orientation en amont qui n'est pas Forcément、oui. bien faite par les personnes qui sont censées、euh, s'en occuper. Il y a aussi, je dirais, une méconnaissance du monde de l'entreprise. Et、euh, oui. il est important qu'il y ait davantage, je dirais, de liens entre、euh, les enseignants et les entreprises parce que parfois, Eh bien,、euh, ils ne savent pas aujourd'hui,、euh, ce qu'est la réalité d'une entreprise, comment elle fonctionne, etc. Et du coup, ça ne les incite pas à dire, bah, vous pourriez après tout,、euh, travailler comme,、euh, dans tel ou tel secteur. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont faites, souvent par, par les syndicats ou par les chambres des métiers,、euh, pour que des entrepreneurs aillent présenter leur métier dans les collèges. Et ça, je trouve, que ce sont des bonnes opportunités. Par exemple, la CAPEB le fait pour les métiers du bâtiment. Vous avez aussi le MEDEF qui, qui fait venir dans ces entreprises des classes avec leurs enseignants. Et souvent, quand ils ressortent, ils disent ce n'est pas du tout l'image de l'entreprise qu'on avait. Je voulais citer aussi l'exemple du SMILE. Vous savez qu'il y a un salon qui a été lancé en Haute-Savoie, le Salon des métiers de l'industrie. Et l'idée, c'est de revaloriser justement l'image de l'industrie. Parce qu'encore souvent, on, on a l'impression chez certaines personnes, lorsqu'on leur dit est-ce que vous voulez travailler dans l'industrie, qu'ils s'imaginent que c'est germinal, que c'est sale,、oui. que c'est.、Oui. Euh, euh, J'exagère un petit、oui. peu,、de、mais, ça, mais alors、pas. que les choses ont évolué. Aujourd'hui, dans évolue, une、oui. entreprise de, zé, de décolletage, je peux vous dire que c'est très propre,、oui. que、euh, les salariés travaillent sur des commandes numériques,、euh, et, et que donc il faut faire évoluer cette image pour、euh, susciter justement des, des vocations. Et ce salon Smile, qui a été donc lancé pour la première fois en Haute-Savoie, va être lancé également dans d'autres départements. Et l'idée est de reconstituer une entreprise et de montrer qu'il、voilà, y a un service marketing, il y a un service production, il y a un service comptabilité, comment ils travaillent ensemble, etc. Ça permet à l'enfant, enfin aux collégiens en l'occurrence, De, de, de se projeter, de voir qu'une entreprise,、euh, c'est une entité quand même complexe, que lorsque vous dites je travaille dans l'entreprise, ça peut être à la fois sur le secteur, entre guillemets, plus productif ou le secteur plus administratif, financier, RH, etc. Donc, je trouve, que ce sont vraiment des, des bonnes initiatives qui permettent d'avoir une forme d'immersion et justement aux jeunes、euh, eh、bien, de, de préparer mieux son orientation et de mieux préparer son avenir. Quand ils a i t ce q u i l v e u t faire. Parce qu'il、ouais. y a aussi.、Euh, c'est、euh, vrai que on... parfois, ce n'est pas <rire> évident. Ils sont encore jeunes. Et, et, et quand vous avez 12, 13, 14 ans, de, de savoir précisément、parfois、ce que vous voulez、moins. faire, ce n'est pas évident. Et je crois qu'il faut aussi faire des stages. Les stages, ce sont des bons moyens de savoir ce、ouais. qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Vous ne trouvez pas que le métier d'apprentissage, je dis le métier parce que c'est un métier en définitive, le métier d'apprentissage a disparu en France. Il n'y a presque plus d'apprentis. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais arpète, on appelait ça des arpètes. Donc,、euh, on avait pendant un an ou deux, ben, on regardait ce qu'on faisait, on balayait, on machinait, on regardait. Et on a appris le métier comme ça.、Oui. Alors, quelquefois,、euh, sans aller, comme on le disait, passer des bacs ou des trucs ou des machins, il、euh, y a d e s MFR hein, qui existent、oui. et qui ont des difficultés, justement, parce que le travail manuel a tendance à, à disparaître. Les jeunes n'en veulent plus parce qu'ils croient que maçon, aujourd'hui, ou peintre en bâtiment, ben, c'est plus les peintres en bâtiment qu'on avait il y a 20 ans, 30 ans. Il y a une évolution pas possible. Moi, je trouve que dans, dans, dans, dans ces affaires-là, par exemple dans les MFR, je trouve qu'on... Gouvernement ou politique, ce que vous voulez, je trouve qu'on n'aide pas assez ces maisons familiales et rurales.、Oui. On devrait leur venir plus en aide parce qu'elles ont d'énormes difficultés. J'en parle parce qu'on est dans un arrondissement qu'on connaît bien, la MFR de Franklin. p o u r q u o la nommer Sur les métiers du bâtiment, ils ont, justement. Ils, ont, ils, ont, ils font le métier du bâtiment. Ou une Mais le nombre d'apprentis décline. e l diminue comme ce n'est pas permis.、Mm -hmm. et, je veux dire, et, et on n'aide pas.、Enfin, mm. Je n'ai pas l'impression que les politiques s'intéressent vraiment. À ces cas-là? Alors, a, on revient toujours sur, sur le problème de l'image et comment on fait en sorte que ces jeunes aient envie justement d'aller faire vers ce type de, de formation en alternance. Il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de difficultés pour ces jeunes à trouver des entreprises et des maîtres d'apprentissage. Ça, aujourd'hui, c'est une réalité. e t la galère, c'est vrai. Et, vrai, ouais. et ouais, on, on en a、ça. beaucoup parfois、euh, qui sont obligés de, de renoncer à leur formation parce qu'ils n'ont qu pas qu trouvé、euh, de, de,、oui. de maîtres d'apprentissage. Et ça, c'est aussi、euh, une, une des difficultés. Et pourquoi on a de moins en moins d'entreprises qui ont l'envie Bon, à la fois, il y a des raisons financières, parce que vous savez qu'il y a des dispositifs de, de l'État qui peuvent aider justement les entreprises et que、euh, ces dispositifs ont eu tendance à diminuer. Il y a aussi, je dirais, la question des contraintes réglementaires. Quand、euh, aujourd'hui, vous savez qu'un jeune ne va pas pouvoir utiliser certains outils de coupe, qu'il ne va pas pouvoir monter sur un escabeau, etc. Euh, le maître d'apprentissage,、euh, il va vous dire, mais attendez, moi, si c'est pour qu'il me regarde faire, il、euh, n'y a pas d'intérêt. Et c'est vrai que le jeune, pour que ça lui apporte quelque chose,、euh, il faut, faut qu'il qu qu l'exerce et qu'il pratique exactement et pas uniquement、euh, qu'il regarde ce qui se passe. Donc là aussi,、euh, je dirais, parce que ce sont souvent des, des règlements européens qui, qui nous imposent cela,、euh, qu'on qu facilite justement. Les choses dans les entreprises, qu'on n'aggrave i r e qu'on n a pas, je dirais, les, les contraintes réglementaires qui sont de nature justement à décourager les maîtres d'apprentissage pour, pour recruter des, des apprentis. Alors que, enfin, moi je dis, c'est du gagnant-gagnant.、Enfin, et pour le, comment dire, pour Pour le maître d'apprentissage, c'est transmettre ses ben, savoirs, savoir, ses savoir-faire. Pour le jeune, c'est acquérir aussi cette expérience. Et derrière, surtout, c'est la possibilité d'être opérationnel très rapidement parce que vous avez été dans une entreprise, vous connaissez la façon de travailler vous, concrètement et vous êtes opérationnel tout de suite. Donc, il y a un vrai intérêt également pour, pour l'entreprise. Mais il faut vraiment qu'on qu travaille sur la valorisation de ces métiers, qu'on travaille davantage aussi avec l'éducation nationale pour que lorsqu'un jeune ou ou les, a envie ben voilà, de, de travailler, de devenir peintre, de devenir plombier, etc., on n'aille pas dire à ses parents que, que c'est un échec ou quelque chose comme ça, ce qui est encore malheureusement、oui. parfois le cas. Et, et certains découragent les parents, alors qu'au contraire, ils, ils devraient l'accompagner et lui dire Après tout, pourquoi pas, c'est son choix, il faut, il faut le soutenir. Et puis il y a des débouchés, et puis il y a des perspectives, et il y a aussi des perspectives d'évolution de carrière pour peu que le jeune ait envie et soit dégourdi. Vous avez raison sur le, le fait que quelquefois, l'éducation nationale,、euh, quand il parle aux parents, quand il parle aux jeunes, ben voilà, vous allez faire la fac, vous allez faire ceci et là. Au pire, vous irez en MFR. C'est incroyable d'entendre des choses comme、ouais, ouais. C'est de des discours nationale qui, nationale. qui sont. Qui... c e qui s u p p o r t a n t u e ça. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. C'est pas possible. Enfin, voilà, il, il faut voilà, reconnaître que euh, chaque euh, étudiant, chaque enfant est différent、ah oui. et que certains ont, ont des facilités,、euh, je dirais,、euh, on, on va dire,、euh, sur les méthodes euh, euh, classiques d'enseignement et d'autres ont besoin, euh, euh, au contraire,、euh, de, de développer、euh, euh, l'intelligence de la main ou, ou d'autres.、Euh, D'autres compétences. Donc il faut reconnaître cette différence et, et ne pas les, les dénigrer en amont et ne pas décourager、euh, les parents lorsque leur enfant a un projet euh, différent, euh, comme vous disiez, de la voie classique ou de la voie académique. Et quelquefois, quand les jeunes se débrouillent bien et qu'ils font des stages en entreprise, si ça se passe très bien, un an ou deux ans après, ils sont embauchés dans cette entreprise parce que déjà ils connaissent tous les o u t r e s Exactement, en fait. et ça je trouve que c'est une,、euh, une très belle réussite. 130 000 habitants dans ces trois, dans ces trois comment cantons. o m m e n t d i r i s j e c a Il y a forcément des problèmes de logement, forcément des problèmes de solidarité. Enfin, j'allais dire tout un tas de choses. On va commencer par le logement. Quelle solution pour ces logements qui sont parfois f o i s des fois précaires ou qui n'existent pas Comment faire pour、euh, satisfaire un peu tout le monde Alors, il faut savoir que sur la Haute-Savoie, justement, nous avons à peu près 22 000 demandes de logements sociaux non satisfaites. C'est un chiffre qui était extrêmement euh, élevé. Euh, dans des communes、euh, telles qu'Annemasse, il faut savoir qu'un logement social, c'est plusieurs années pour l'obtenir à partir du moment où vous êtes inscrit sur le fichier départemental. Donc, c'est en effet、euh, une difficulté.、Euh, pour autant, il faut savoir,、euh, je dirais qu'il y a eu une volonté、euh, de toutes les collectivités pour construire. Des logements sociaux, d'autant que la loi, vous savez, a augmenté、euh, le taux de logements sociaux, le passant de 20 à 25, 25%. Donc, nous avions、euh, du retard, hein, il faut le reconnaître, sur un certain nombre de communes, mais、euh, elles font、euh, un certain nombre d'efforts. Et il y a un travail、euh, qui est fait avec、euh, les bailleurs sociaux pour、euh, construire. Donc, il、euh, y a beaucoup de, de projets qui sont、euh, en ce moment、euh, en cours. Il faut savoir que le conseil départemental, notamment,、euh, accompagne sur、euh, ces logements sociaux. Il y a、euh, l'État. Donc, il faut bien sûr、euh, continuer à, à produire ces logements sociaux et à offrir, je dirais, euh, euh, des solutions qui soient différentes dans le parcours résidentiel parce que vous avez、euh, différents types, vous savez, de logements sociaux. Ça va du PLS、euh, qui, peut considérer, qui peut concerner pardon, les fonctionnaires au PLAI, c'est ce qu'on appelle les logements ultra aidés pour les personnes les plus en difficulté. Donc, il faut,、euh, je dirais, proposer un, un panel de solutions de logements、euh, différentes. Et puis, aujourd'hui,、euh, de plus en plus,、euh, dans les communes, justement, Qui ne respectait e n pas la loi et ses rues, vous avez ce qu'on appelle de la mixité. C'est-à-dire que、euh, dans les programmes privés, vous allez avoir、euh, du logement social. Ça, ça se fait de, de plus en plus,、euh, mais ça permet, je dirais, d'essayer de, de, entre guillemets, de, de rattraper、euh, ce retard. Mais aujourd'hui, vous avez ces programmes de mixité également dans des, dans des projets privés. Donc, bien sûr, il faut continuer à, à, à essayer d'accompagner le logement. Moi, je ne vous cache pas que c'est souvent la préoccupation principale de, de nos co-citoyens. Le département, je crois qu'il est, est particulièrement présent là-dessus. Nous avons aussi une des difficultés, c'est justement parce que Genève n'a pas construit. Vous savez que nous avons oui, oui. eu des, des projets d'agglomération avec,、euh, je dirais, des,、euh, des, chaque, chaque partie avait des, des contraintes,、enfin、des, des engagements pardon, à remplir. Euh, pour, le, pour schématiser, on va dire que la France c'était l'économie et la Suisse c'était le logement. Et、euh, la Suisse n'a pas, pas respecté les engagements qu'elle avait pris. Et、euh, comme on l'évoquait、euh, précédemment, nous avons beaucoup de, de personnes、euh, suisses ou de frontaliers qui, qui logent en France. Et du coup,、euh, je dirais que ça aggrave encore un petit peu plus、euh, ce, ce problème de logement.、Euh, donc aujourd'hui, bien sûr, ça reste une préoccupation principale. Euh, les choses aussi ont, ont, évolué parce que vous savez que, désormais,、euh, la construction est encadrée par des documents d'urbanisme pour éviter le mitage, pour éviter que,、euh, voilà, vous ayez des choses qui se construisent de partout pour préserver、euh, nos espaces agricoles et que la volonté aujourd'hui, c'est de concentrer euh, davantage, euh, sur les centres-villes, sur les centres-bourgs et puis、euh, de garder, bien sûr, et de préserver、euh, tous nos espaces、euh, ruraux agricoles、euh, que, que l'on peut avoir et qui sont aussi une richesse pour notre département. Mais éviter、euh, ce qui avait été fait à un moment donné, où vous aviez、euh, voilà, des, des maisons qui étaient construites de partout avec des trous, etc. Et ça, malheureusement, c'était ce qui s'est passé pendant un certain nombre d'années, avant justement que ces documents d'urbanisme encadrent les choses et, et les formalisent de façon plus claire. 22 000 demandes, vous disiez, c'est ça? Oui, à peu près. C'est、ouais. énorme. Oui, oui, c'est à l'échelle du département, c'est effectivement ouais, ouais. énorme. Et, et souvent,、euh, moi, j'ai des, des recruteurs, lorsqu'ils recrutent、euh, quelqu'un qui vient d'une autre région, hein, parce que c'est souvent le cas. Euh, ils vont lui dire Est-ce que vous vous êtes occupé de votre logement Est-ce que vous avez un peu regardé Et les gens n'en ont pas conscience lorsqu'ils viennent d'une autre région, parce qu'ils imaginent que ça va être très facile de se loger ou que les coûts、euh, vont, vont, vont être, on va dire, comme ce qui, ce qui existe sur le reste de la France. Sauf qu'en、euh, Haute-Savoie, aujourd'hui, on est sur des niveaux quasiment équivalents à Paris, hein, quand même, quand vous voyez le, le coût、euh, du logement、euh, ou du locatif. Donc,、euh, ces personnes, lorsque le recruteur lui dit Mais est-ce que vous avez regardé le, le coût du logement et que la personne regarde un petit peu, creuse et se rend compte que non seulement ça va être difficile de trouver un logement, mais que le coût est élevé, eh bien souvent,、euh, ils, ils ne vont pas au terme de la demande de, de recrutement. Et ça, c'est un vrai sujet euh, euh, aussi en lien avec l'économie. On évoque euh, aussi. Euh Des gens qui viennent d'ailleurs, et justement, ces gens qui viennent d'ailleurs,、euh, euh, par rapport aux demandes de titre de séjour et de naturalisation,、mmh. qu'est-ce que vous voulez dire, qu que vous qu'est-ce que dire, pouvez nous dire là-dessus Alors, sur les titres de séjour, bon, faut, f a i r e la part des choses entre les personnes qui sont là en situation régulière, régulière et i régulière. r les, les naturalisations,、eh、bien, moi, je pense que c'est une bonne chose à partir du moment où vous vivez en France et que vous avez envie de, de prendre la nationalité.、Euh, c'est une démarche importante、euh, qui montre votre attachement, justement, à la France, à la République française, à ce pays qui vous a accueilli. Moi, je participe régulièrement aux cérémonies de citoyenneté qui ont lieu en sous-préfecture. Et c'est toujours un moment particulièrement émouvant. Vous avez des personnes qui ont des origines différentes et qui ont souhaité faire cette démarche d'entrer dans la nationalité française, d'accepter les valeurs de notre pays. Et moi, je trouve que c'est une, une démarche plutôt, plutôt positive. Ce sont des personnes qui ont envie de, de s'insérer, qui auront ensuite la possibilité de, de voter. Donc、euh, voilà, c'est plutôt une, une bonne chose.、Euh, après, vous avez bien sûr、euh, beaucoup de personnes qui sont là、euh, aussi sur, sur d'autres statuts. Il y a des personnes bien sûr en situation irrégulière et on en a beaucoup dans le département étant donné qu'on est en zone frontière. On a notamment、euh, l'Italie qui n'est pas très loin,、euh, qu'on est aussi une région attractive donc on a pas mal de, de personnes qui souhaitent s'y installer.、Euh, vous savez qu'il y a un texte qui a été examiné à l'Assemblée nationale Asile et immigration. Qui traite beaucoup de la question du, du droit d'asile.、Euh, il faut savoir que ce droit d'asile a beaucoup augmenté, enfin, les demandes en France, à peu près plus de, plus de 100 000 l'année dernière. Euh, mais euh, que vous avez beaucoup de personnes donc, qui, qui ne vont pas obtenir finalement、euh, de, de titre de séjour au titre de, de l'asile, mais qui resteront en France en situation irrégulière. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cela l'enjeu, c'est-à-dire、euh, comment on fait en sorte de reconduire ces personnes aux frontières. Parce que cela pose un certain nombre de difficultés.、Euh, moi, vous savez, j'étais au Canada、euh, il n'y a pas longtemps、euh, avec Damien Abad. Ils ont un système d'immigration particulier, ce qu'on appelle une immigration choisie, avec tout un système de points. Et je crois qu'il faut peut-être s'inspirer de, de ce qui est fait dans ce pays. Où vous avez une immigration qui est choisie en fonction des besoins économiques, e、euh, n fonction des compétences des personnes, comme ça a eu été. A, a eu eu été. Passé, moi, moi, je suis bien consciente qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans leur pays, qui、euh, subissent des menaces. Donc, c'est le cas des, des réfugiés politiques, etc. Et puis, vous avez des personnes qui veulent venir dans, dans notre pays pour d'autres raisons, mais je crois qu'on, C'était Michel Rocard qui, qui l'avait dit à, à une époque on ne peut pas accueillir toute la misère Tout à du la monde. Tout à fait. Et、euh, dans un contexte、euh, tel que c'est le, le cas aujourd'hui en France, je crois qu'il faut justement euh, limiter euh, cette, cette immigration、euh, parce que、euh, cela pose ensuite un certain nombre de, de difficultés et nous n'avons pas forcément、euh, les moyens derrière、euh, d'accompagner ces personnes. Et, et ce n'est pas, même pour moi en tant, tant qu'élu, ce n'est pas satisfaisant de voir des, des personnes qui vont être en situation irrégulière, mais qui vont vivre dans la rue ou qui ne seront pas accompagnées. Enfin, on ne peut pas non plus accepter cela.、Euh, et je crois au contraire qu'il faut continuer à accompagner les dispositifs d'aide au développement et de faire en sorte d'aider les pays, notamment africains, de les accompagner dans leur développement pour faire en sorte、eh、bien, que ces personnes restent dans leur pays et contribuent au développement de, de leur pays. Aujourd'hui, cette aide publique au développement, c'est 0,3% du PIB. Je crois qu'il faut vraiment faire en sorte de l'augmenter pour aider ces pays, aider à leur développement. Et ce sera un moyen, je dirais, en amont, de réduire ces flux migratoires qui viennent vers notre pays. Et cette question des flux migratoires, il faudra aussi la gérer, bien sûr, davantage à l'échelon européen, parce qu'on voit bien aujourd'hui que la France seule ne peut pas le faire. On est dans un espace de, désormais de, de libre circulation, mais、euh, cela pose quand même un certain nombre de difficultés, surtout dans un contexte terroriste. Et je crois qu'il ne faut pas oublier、euh, aujourd'hui ce qui se passe.、Euh, vous avez des personnes qui vont arriver en France sous couvert、euh, migratoire ou sous couvert、euh, en disant qu'ils sont des réfugiés politiques, mais vous en avez certains、euh, qui reviennent de Syrie ou a u t r e et qui ont été faire le djihad. Et il faut, faut faire attention à ces personnes qui reviennent. Et, et qui auraient、euh, des projets à l'endroit de, de notre pays et, et de ses citoyens et, et des valeurs que nous pouvons euh, défendre, euh, je dirais, au niveau international. Mais par rapport à, ces, à ces, ces flux migratoires, quand un pays est en guerre, on peut comprendre. Bien sûr. On Mais b r e n sûr qu'il fait. Mais bien sûr qu'il fait. Qui... Qui、enfin, voilà. Moi, je pense、euh, à, à des familles, il y a une famille syrienne en particulier que, que j'ai pu aider. c'était, parce qu'ils étaient kurdes et que justement ils subissaient des menaces. C'était des gens qui vivaient très bien en Syrie. Ils ont dû tout abandonner. Donc j'étais pas du tout insensible, bien sûr, à leur situation. Il y avait, il y avait des enfants. Ils ont dû tout abandonner sur place. Donc ça. On peut l'entendre, mais on ne peut pas non plus accueillir toutes ces personnes. Alors, le cas de la Syrie est encore particulier parce que le pays est en guerre. Vous avez aussi des communautés qui peuvent être,、euh, qui peuvent faire aussi l'objet de menaces dans d'autres pays du côté de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc, il y a vraiment des, des sujets spécifiques, mais comment on peut les aider C'est plus compliqué et comment on fait en sorte que ça ne pose pas、euh, davantage de difficultés dans, dans la population française,、euh, ce, qui, ce qui peut、euh, parfois être, être le cas.、Euh, vous voyez, je prenais aussi l'exemple des mineurs non accompagnés.、Oui. Euh, ces mineurs non accompagnés, ce sont、euh, des jeunes、euh, qui viennent souvent voilà, de, de pays、euh, qu'ils ont dû fuir. Donc ils arrivent en France et comme ils sont mineurs, le département. Euh, doit en prendre la responsabilité, puisque vous savez que le département a comme compétence la protection de l'enfance. Il faut savoir que ce nombre a énormément augmenté ces dernières années que cela a aussi un coût pour le département. Nous, c'est à peu près 8 millions d'euros de budget. Et cela pose aussi des difficultés, parce que vous avez des, des jeunes qui auront fui leur pays、euh, et qui auront vécu des choses bien sûr dramatiques que vous allez retrouver、euh, dans certains、euh, endroits. Euh, avec des jeunes qui auront été extraits de leur famille pour des problèmes sociaux, etc. Et du coup,、euh, le mélange se passe pas forcément bien. Donc, ça, c'est une des difficultés qui peut être réelle. Et aujourd'hui, le, les départements ont du mal à le gérer, sachant que c'est un désengagement de l'État. Normalement, c'était à l'État de s'en occuper, mais、euh, il a dit que c'était au département de les prendre en charge sans donner évidemment les, les financements oui, nécessaires. Le Et puis aujourd'hui, on a une autre chose qui est un petit peu compliquée, c'est que normalement, ces dispositifs sont prévus pour les mineurs, c'est-à-dire les jeunes de moins de 18 ans, mais aujourd'hui, vous avez des mineurs de 25 ans. Et qu'on n'a pas les moyens pour vérifier l'âge réel de ces jeunes étrangers, mineurs, et du coup, ça crée, ça crée des difficultés. Et dans le texte qui a été proposé par le gouvernement d'Emmanuel de, Macron sur les réfugiés, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des possibilités de regroupement familial pour les parents. Et désormais, ce sera élargi aux frères et sœurs. Et nous, c'est quelque chose que nous avons dénoncé parce que nous considérons que ça va créer un appel d'air et que ça va créer des filières. Et justement, parce que、euh, s'ils viennent en nombre, et si en plus c'est élargi. Euh, c'est que c'est facile d'arriver en France finalement, on est accueilli et puis mh, pratiquement protégé.、Enfin, je ne sais pas, surtout les mineurs. Hein, je pense, les oui, mineurs oui, oui, alors pour le cas des mineurs,、euh, en effet, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos, nos services n'ont pas les moyens d'effectuer les, les reconduites aux, aux frontières.、Euh, il faut savoir que vous avez beaucoup de personnes en situation irrégulière qui peuvent avoir ce qu'on appelle des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire, mais qui ne sont pas appliquées. Et ça, Faute au... de moyens Faute de moyens. Alors, faute parfois de, de, moyens, mais aussi parfois, je dirais, parce qu'on a, euh, euh, les pays qui sont censés, euh, euh, recevoir, euh, euh, ces personnes en situation irrégulière, c'est le cas du Mali ou autre, qui, euh, euh, font du zèle pour les laisser passer consulaires. C'est-à-dire que lorsque cette personne,、euh, doit repartir dans, son, dans pays, son pays, il y a quand même des formalités administratives qui, qui doivent être faites. On peut aussi,、euh, parfois prévoir ce qu'on appelle des vols groupés. Et vous avez des pays qui,、euh, comme je disais, euh, euh, ne facilitent pas les choses. Donc,、euh, eh、ben, du coup, la, la personne、euh, se trouve un peu dans une situation de, de flou et ne peut pas retourner、euh, dans son pays d'origine.、Euh, et nous, justement, les Républicains, nous avions、euh, proposé, par exemple, de conditionner l'aide publique au développement pour ces pays au fait de délivrer les laissés-passés consulaires. Parce qu'on ne peut pas、euh, avoir l'aide publique、ah oui. au développement, mais derrière, lorsqu'on leur dit attendez, là, il faut faire les laissés-passés consulaires pour que ces personnes. Qui ne sont pas euh, là euh, de façon légale repartent, eh bien, euh, euh, il faut faire les, les documents administratifs nécessaires, sinon, euh, euh, comment on fait, quoi. Vous estimez qu'on est en train de, de s'enliser par rapport à, ça, à ce phénomène Oui, je trouve, effectivement, la, les, les derniers chiffres montrent que、euh, la situation, en tout cas, s'aggrave. La situation、euh, s'aggrave et je n'ai pas l'impression que, que le gouvernement prenne la, la mesure de ce qui se passe. Deux petits mots de la zone, c'est un dossier que vous vouliez aborder aussi, la zone de sécurité prioritaire pour le bassin Genevois.、Mmh. C'est en liaison avec ça ou pas Pas du tout, non Alors,、euh, si. pas réellement avec les questions migratoires, mais、euh, donc, cette zone de sécurité prioritaire, donc, je l'avais effectivement portée、euh, pour le commissariat d a n e m a s s e、euh, t il concerne trois communes autour d a n e m a s s notamment、euh, Gaillard et a、euh, m b i l l y Donc, ça permet de donner des effectifs supplémentaires à nos forces de l'ordre. Bien sûr, c'est un besoin important parce que, vu de Paris, a d m a s s bon, c'est une région qui, a priori, n'a pas forcément de difficultés. Sauf que, justement, nous avons une délinquance qui, qui est là, qui est importante avec des trafics de stupéfiants, avec des cambriolages, avec de la prostitution. Donc, il faut vraiment donner des moyens, justement, à nos forces de l'ordre. Donc, c'était le cas, justement, avec cette zone de sécurité prioritaire.、Euh, et continuer, bien sûr, d'accompagner nos policiers avec, avec d'autres outils, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont en sous-effectif, alors que la population sur ce territoire a augmenté. Et que donc, ils n'ont pas forcément tout le temps les, les moyens d'aller sur leur mission principale. Et Il ne faudrait pas que ce soit au détriment du, du sentiment de sécurité de, de nos citoyens. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette proximité avec les frontières, encore une fois, suisse et italienne, fait qu'on a une délinquance importante. On est aussi, je dirais, sur le passage de la très grande délinquance qui peut y avoir sur le bassin de Lyon ou sur le bassin de Grenoble. Euh, donc, euh, donc, on est quand même sur un, un secteur、euh, très particulier. Et le fait d'avoir obtenu、euh, cette zone de sécurité prioritaire était finalement une reconnaissance, justement, de, de cette spécificité.、Euh, donc là, moi, j'ai de nouveau fait、euh, une lettre、euh, au ministre de l'Intérieur. Pour lui dire justement de, de ne pas oublier Annemasse et、euh, de lui accorder、euh, des effectifs supplémentaires.、Euh, je vous disais avoir rencontré le, le syndicat de police Alliance, mais également le, le commissaire.、Euh, eux ont besoin de, de ces effectifs pour que le commissariat puisse tourner、euh, correctement, pour que les victimes soient, soient correctement、euh, reçues. Et moi, je me réjouis également que nous ayons pu、euh, obtenir un nouvel hôtel de police à Annemasse, parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'actuel n'était pas du tout、euh, adapté. Pour des raisons d'accessibilité ou autres, mais vraiment les, les conditions d'accueil sont indignes. Et, et c'est pas possible que quand des personnes, des femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou d'agressions soient obligées de, de porter plainte avec, sans un espace de, de confidentialité ou autre. Et cela, malheureusement, c'est encore aujourd'hui la réalité. Donc il était vraiment urgent et essentiel. Qui est un nouveau projet d'autotel de police qui regroupe à la fois différents services, mais qui offre surtout des, des qualités d'accueil pour les citoyens, mais aussi un meilleur environnement de travail pour nos policiers, parce qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Pour ceux qui connaîtraient、euh, l'actuel commissariat d'Annemasse. On, la, on la sent cette insécurité dans ces villes qui sont proches d'Annemasse, Saint-Julien, qui o n t en frontière avec la Suisse On la sent cette, cette insécurité quand on se promène dans la rue Moi, sincèrement, je e la ressens pas. Je, je, je, je me balade sereinement dans nos communes,、euh, que ce soit à Annemasse, que ce soit à Saint-Julien. Il、euh, y a eu quelques incidents récemment, mais、euh, je crois que la police a été, a été très efficace. Il、euh, y a aussi、euh, des moyens qui sont mis en place、euh, par certaines communes avec de la vidéoprotection. Et ça, je crois que c'est vraiment un outil、euh, très positif qui permet d'aider、euh, et les polices municipales et、euh, les policiers ou les gendarmes euh, pour euh, résoudre les enquêtes plus rapidement.、Euh, donc, je crois qu'il faut bien sûr、euh, utiliser et élargir、euh, ces moyens qui sont pour moi、euh, très efficaces, même si certains, vous savez, ils sont hostiles en invoquant、euh, des, des raisons de, de protection de la. de La vie、euh, privée, etc., sur certains espaces publics, mais aujourd'hui je crois qu'ils ont fait surtout preuve、euh, de leur efficacité et c'est cela qu'il faut, qu faut regarder.、Euh, mais il faut aussi、euh, bien considérer que, que ces secteurs-là,、euh, justement, ont, ont beaucoup évolué et qu'ils sont, euh, euh, comment dire,、euh, voilà, qu'on peut s'y balader en sécurité, même si certains、euh, peuvent parfois dire Bah, masse, les, les... on avait eu à un moment donné, vous savez, le Certains pa partis politiques côté Genevois qui avaient parlé de la racaille d a n n e m a s s Bon, je crois que c'était quand même assez réducteur et c'est loin de correspondre à la réalité. Virginie, la problématique du transport, c'est aussi un sujet、oui. sur lequel vous souhaitez vous exprimer parce que c'est vrai que les problématiques du transport, surtout dans le bassin à Genevois, C'est récurrent. Enfin, Vous habitez Almas, vous voyez bien de quoi、oui. il peut s'agir. Et ça vient jusque dans le pays de Jex, on va dire, hein, où ils sont concernés également.、Et、quelles sont les solutions Bien sûr, on parle du SEVA, on parle du, du c h a l on parle du tramway de, de Saint-Julien, mais、euh, Sera ne voit-tu rien venir、quoi. Alors,、euh, cette, ces questions de mobilité, effectivement,、euh, elles se sont aggravées au fil des années.、Hein. Moi, j'en parle parfois avec des frontaliers qui mettaient un quart d'heure pour aller sur leur lieu de travail. Et au fil des années, ils ont constaté qu'ils devaient mettre de plus en plus de temps. Quand vous voyez le, les embouteillages parfois à Bardonnet, c'est assez impressionnant. Moi, je suis toujours frappée lorsque j'entends certaines radios nationales qui font les, les prévisions de circulation le matin. Ils vous parlent de deux secteurs, l'Île-de-France et Bardonnet, enfin le secteur de l'agglomération <rire> genevoise. Mais c'est assez intéressant parce que. Euh, aujourd'hui, par exemple, un frontalier qui vit à Bonneville et qui va travailler en Suisse va mettre parfois une heure, une heure et demie. Donc, c'est quasiment quelqu'un qui vit en Ile-de-France et qui va travailler à Paris. Ça, c'est aujourd'hui la réalité. Donc, ces problèmes d'engorgement des routes, bien sûr, ce sont une réalité. On a aussi、euh, bah, le sujet de ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire que、euh, vous avez une personne par véhicule. Donc, du coup, ça crée, je dirais, encore plus de, de flux de, de véhicules. Donc,、euh, bien sûr, les, les pouvoirs publics、euh, ont pris conscience、euh, de ce problème il、euh, y, y a un certain nombre d'années. Que pour lancer, bien sûr, des, des projets、euh, de transport s en commun, ça demande du temps. Surtout que、euh, s'agissant de notre bassin, ce sont parfois des projets transfrontaliers. Donc, je dirais que ça rend les choses un petit peu plus complexes. Mais il、euh, y a différents、euh, modes de transport qui ont été、euh, prévus. Donc, on a parlé, bien sûr, des transports en commun avec à la fois、euh, les tramways,、euh, le CEVA ou l'Aimant Express. les bus à haut niveau de service. Vous avez aussi,、euh, tous les dispositifs de parking relais qui、Absolument, ont été、ouais. lancés et qui sont、euh, tous pleins. Enfin,、ah, moi,、okay. je suis impressionnée.、Ouais. Euh, à chaque fois qu'on lance un parking relais, on、ouais. se dit, e、euh, s t c e que, est-ce qu'il va être rempli? Parce que c'est bien sûr,、euh, l'idée lorsqu'on, le département notamment a pu、euh, lancer des, des parking s relais. Et vous voyez, ils sont pleins. Donc, les gens aussi ont changé leurs habitudes et font aussi de plus en、on、plus de, de, covoiturage. Ça, c'est aussi, je crois, quelque chose de, de positif. On développe aussi les, ce qu'on appelle les modes doux. On a inauguré、euh, la semaine dernière la voie verte euh, entre、euh, Annemasse et Genève qui permettra bien d'utiliser cette voie verte pour aller en vélo, par exemple,、euh, sur son lieu de travail. Donc voilà, il faut、euh, travailler sur、euh, des modes、euh, différents. Après, bien sûr, à chacun、euh, de l'adapter en, en oui, fonction de、aussi. ses habitudes, de ses besoins, de ses horaires de travail. Je sais que faire du covoiturage, c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est plus facile quand vous êtes、euh, travaillé en équipe et que vous avez quelqu'un、euh, qui vit、euh, à proximité de chez vous. Mais on voit malgré tout que, que les choses évoluent. Et, et moi, j'ai bon espoir qu'à partir de notamment l'inauguration du Léman Express, eh bien, ces phénomènes d'engorgement des routes diminuent. Et que les gens、euh, changent leurs habitudes, parce que c'est cela aussi、euh, qu'il faudra、euh, attendre. C'est-à-dire que si, si tout le monde continue à prendre sa voiture, c'est sûr qu'il n'y aura、euh, aucun effet, mais、euh, on, on voit en tout cas qu'il y a une, une attente、euh, de la part des citoyens. Moi, j'ai beaucoup d'administrés qui me disent、eh, bon, on attend vraiment le, le CEVA, parce que、euh, je crois que ce sera un soulagement pour eux, y compris en termes de temps de trajet qui sera diminué, en termes de sécurité. Euh, donc, il y a pas mal d'intérêts qui qui, feront,、euh, et qui inciteront, je dirais, les, les frontaliers actuels ou, ou le reste de la population à utiliser ces, ces modes de transport. Mais bien sûr, cela de, demandera un petit peu de temps pour que les habitudes、euh, changent. Ça va changer les, la, la, les mentalités, ça, oui. Parce qu'on est à une époque, c'est le tout voiture. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais ça va. On、euh, dit que ça commence à changer, mais ce s t pas assez rapide. On voit encore les routes en d a n g e s Les gens qui vont bosser en ce qui nous concerne dans le pays d'Aix, c'est infernal, ils ne peuvent pas être à leur place. Mais de toute façon,、euh, pour, pour il, il faut aussi, que l'intérêt、euh, je dirais il soit en termes notamment de temps. C'est-à-dire que si quelqu'un qui met une heure le matin pour aller travailler et si demain vous lui dites bah, ce sera dix minutes et ce sera moins de stress, etc., parce que bon, bah, vous serez assis dans le, le tram ou dans l'aimant express, vous pourrez lire un livre et du coup vous aurez moins de stress en allant au travail et, et vous aurez moins、euh, de temps entre guillemets, à perdre que vous récupérez pour votre vie familiale ou votre vie professionnelle, ça je, je crois que c'est un vrai argument. Euh, moi aujourd'hui,、euh, par exemple, j'ai, des amis,、euh, qui partaient,、euh, le matin à 7 heures, e、euh, t qui posent leurs enfants à 7 heures chez la nounou et qui la récupèrent le soir à 8 heures. Ça, c'est la réalité de, de certains. Vous imaginez les amplitudes horaires également pour, pour les enfants. Eh bien, ce couple que je connais bien ce, va s'installer à v i l l a g r a n d parce qu'il y aura le CEVA. Et ils m'ont dit Mais nous, ça va nous changer la vie parce que, voilà, on sera à un quart d'heure de notre lieu de travail. On aura moins de contraintes. On passera plus de temps avec nos enfants. Et, et aujourd'hui, je crois que les, les, les gens attendent aussi euh, euh, davantage, je dirais, sur leur qualité de vie et、euh, sur la qualité de vie, notamment dans, dans la partie personnelle et familiale. Donc,、euh, moi, je suis, je dirais, plutôt optimiste pour que, pour que les choses évoluent. Et sur ce gain de temps, bon, bah, bien sûr, sur、euh, les tramways et sur、euh, l'élément le express,、euh, ce sera、euh, évident. Et, et après, sur tout ce qui est bus ou transport en commun, il faut qu'on ait、euh, ce qu'on appelle des sites propres. C'est le cas des bus à haut niveau de service, c'est-à-dire une voie dédiée. Parce que si le bus il se retrouve au milieu de la circulation et au milieu des bouchons,、ouais. vous allez prendre le bus une fois, deux fois et c'est terminé. Alors que si le bus, eh b il e n i est sur une voie dédiée, il avance, il a des horaires réguliers, cadencés, il est à l'heure, Eh bien, une fois que, que vous l'aurez pris et que vous serez satisfait, vous réitérerez et c'est ainsi qu'on parviendra à diminuer ces problèmes d'embouteillage. On vous réserve une, une petite question subsidiaire. <rire> Retraité au volant égale danger. Y a-t-il vraiment une. Surmortalité des seniors sur les routes. Cause-t-il、euh, davantage d'accidents C'est en tout cas les raisons avancées par la députée Virginie Dubumulaire. Pour justifier sa proposition de loi, son texte, qui sera débattu prochainement, vise à instaurer une visite médicale pour les conducteurs de plus de 70 ans. Alors, je vais vous dire quelque chose, Virginie, sur le, sur le bassin que vous couvrez. Ça a fait du r e m o n d Oui.、Ouais. Par rapport à des gens que vous connaissez très bien. Oui, oui. oui. <rire> Juste une parenthèse, c'est un, un article d'aujourd'hui <rire> en France. Oui, du, du, du 25,、voilà. euh, 25 avril.、Voilà. Alors,、parler. déjà, une petite rectification、euh, qui dit que le texte va être débattu prochainement. Ce n'est pas du tout le cas.、Euh, c'est une proposition de loi, comme on peut en faire un, un certain nombre en tant que parlementaire. Et, et pour ma part, j'en ai déposé sept depuis、euh, le début de la mandature. C'était un texte que j'avais d'ailleurs déjà déposé en 2016, mais qui n'avait pas du tout été.、Euh, Euh, je dirais, enfin,、euh, euh, personne ne s'en était aperçu, entre guillemets, et là il est ressorti. Je n'ai pas compris pourquoi à ce moment-là.、Bon. Mais juste pour revenir sur un peu、euh, l'état d'esprit、euh, et, et la raison pour laquelle j'ai fait cette proposition, moi à la base, c'était vraiment euh, euh, partant à la fois d'un constat de ce qui se fait dans d'autres pays, justement、euh, la Suisse. Oui, il y a la Suisse, il y a l'Italie,、voilà. l e L'Italie,、euh, le Portugal, c'est dès l'âge de 50 ans. Euh, partant aussi d'un constat, je dirais, euh, euh, physique et physiologique, c'est-à-dire que pour tout le monde, à partir de 45 ans, il faut savoir que、euh, nos facultés、euh, physiques, physiologiques, notre mobilité, elles déclinent. Ça, c'est un fait、euh, scientifique incontestable.、Euh, Qu'à partir de là, on sait qu'en France, le permis est attribué à vie.、Ah、oui, oui. Et donc, moi, l'idée de cette proposition de loi, ce n'est pas de refaire passer le permis, pas du tout. C'est juste, à partir d'un certain âge, De faire passer、euh, aux personnes quelques、euh, examens médicaux, je dirais, de base, hein, sur la vue, sur l'audition, etc., pour être sûr que vous êtes toujours en mesure de conduire. Donc, en plus, l'idée、euh, dans, dans le texte, c'est que ce soit、euh, pris en charge par la sécurité sociale, donc il n'y ait pas de coût.、Euh, moi, j'ai dit,、euh, et j'ai pris l'âge de 70 ans, partant d'une moyenne par rapport à ce qui se faisait、euh, en Europe, mais j'avoue que je n'ai pas, euh, euh, je dirais, de doctrine en la matière et que c'est quelque chose qui pourrait évoluer, pourquoi pas 80 ans 80 ans, mais je crois que, en tout cas, le, le sujet、euh, se pose.、Euh, moi, aujourd'hui, j'ai des personnes, euh, euh, des personnels soignants, par exemple, qui me disent ben, Je connais quelqu'un qui a deux dixièmes et qui prend le volant. Bon, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle. Par exemple, vous avez eu des cas de, de véhicules à contresens sur des autoroutes c'était souvent、euh, des personnes d'un certain âge. Donc, Moi, c'est pas du tout l'idée de c t e x de stigmatiser qui que ce soit, mais c'est partant d'un constat et d'essayer de, de trouver une proposition.、Euh, après, pour l'instant, ça reste uniquement une proposition. Et moi, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis très ouverte sur les questions d'âge et, et, et j'ai pas de, voilà, 70 ans, c'était une idée parmi d'autres, mais、euh, là-dessus, elle, elle pourrait évoluer. Mais、euh, je crois qu'il faut,、euh, voilà, en tout cas,、euh, prendre conscience de cela. Même si、euh, ça n'enlève pas, bien sûr, qu'en、euh, termes de sécurité routière, il faut continuer de faire des contrôles d'alcoolémie, des contrôles de stupéfiants. On sait également que chez les jeunes, on peut avoir plus d'accidents、euh, que sur le, le reste de la population. Donc,、euh, bien sûr, cela s'inscrit, je dirais, dans une politique globale en matière de sécurité routière. Mais qu'en tout cas,、euh, ce sujet, je dirais, aujourd'hui, il fait débat. D'ailleurs, il, il fait beaucoup débat et, et on m'interpelle beaucoup à, à ce sujet. Mais、euh, sachez par exemple、euh, que les conducteurs de, de transport s en commun ou que les conducteurs de camion, s ils le font déjà. Parce que justement, ils sont sur la route régulièrement et, et qu'ils、euh, ont des, des visites médicales pour être sûrs qu'ils puissent prendre leur volant de, de leur poids lourd ou de,、euh, de, de, leur, euh, de leur car, etc. Donc ça existe déjà et ils s'y plient, je dirais, facilement parce qu'ils sont conscients qu'ils sont euh, euh, davantage sur la route que d'autres、oui. et qu'il faut être sûrs. Qu'ils aient toutes leurs capacités et qu'ils soient en mesure de conduire. Et puis en parallèle, j'ai reçu aussi à mon bureau des personnes dont les conjoints ont été victimes justement de, de seniors et ces personnes, elles en font le combat de leur vie et ça je l'entends aussi. Donc, donc voilà, en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est un sujet qui, qui fait discuter, qui fait débattre.、Euh, J'entends que, que certains y soient hostiles, pour l'instant ça reste uniquement une proposition. Euh, je ne suis pas sûre qu'elle soit inscrite également par mon groupe parlementaire à l'ordre du jour, sachant que j'ai déjà eu un, un texte qui a été examiné sur un autre sujet, sur les gens du voyage, et qu'on est beaucoup de parlementaires, donc、euh, ce n'est pas forcément la priorité. Mais, mais en tout cas, moi, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez ouvert, et, et les gens、euh, voilà, sont, sont venus me dire ce qu'ils pensaient en bien ou pas de, de ce texte. Donc,、euh, donc voilà, ça, ça fait débat. Mais il <rire> faut, faut les faire rouler à, à 70 km/h, i l o è t r e Virginie. <rire> Ah, alors ça, que... c'est、ah. <rire> un autre sujet. moi,、ouais, aussi,、là. Les à l 80 km/h dès le 1er juillet, je crois.、Ah, ça... Oui, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. C'est encore une,、euh, comment dire, une décision que je regrette, qui va pas apporter grand-chose. Il faut savoir qu'il y avait、euh, des études qui avaient été faites、euh, qui montrent qu'en termes d'accidents,、enfin, ça ne va pas diminuer、euh, les choses. Non, non, puis, Mais pour moi, c'est vraiment l'illustration d'une mesure technocratique qui est prise de p a r i et on l'applique à tout le monde pareil.、Mmh. Euh, sauf que, vous savez, ce sont les, les départements en principe qui sont en charge des routes et que ce sont quand même eux qui sont les plus à même de connaître、euh, les portions accidentogènes et de les aménager、euh, par des ralentisseurs, par différents moyens, lorsque vraiment ce, ce côté euh, euh, et ce risque d'accident est prouvé. Donc là, on prévoit une mesure appliquée à tout le monde. Euh, en plus,、euh, le président de la République nous a dit bah, que finalement il allait faire de l'expérimentation et que peut-être au bout de deux ans on reviendrait dessus. Alors, moi je veux bien, mais lorsqu'on va demander au département de changer、euh, tous les panneaux, il faut savoir que par exemple, <rire> salarié, la Haute-Savoie c'est 300 000 euros. Hein, oui, bah...、euh, les chiffres、on、sur la France c'est de 5 à 10 millions, enfin on n'a pas forcément, Enfin、mmh. c'est une fourchette qui est quand même assez large. Et ce serait pris en charge par l'État, puisque le Premier ministre a dit que ce serait pris en charge par l'État. Mais bon, vous voyez, moi je trouve que la plaisanterie coûte un peu cher si dans deux ans on nous dit Ben non, finalement on revient en、ça、arrière pas, on et、revient. on va re-changer les panneaux pour revenir à 90. Je me souviens, ça avait été pratiqué en Espagne, ça. On avait été en Espagne, j'ai ma fille qui habite là-bas. On avait été en Espagne, on y va, c'était 110. L'autoroute c'est 110.、Hein. Euh, non, 120, pardon. Et le laps de temps qu'on est resté en Espagne, je suis revenu, les panneaux s'étaient marqués à 110. Ah oui. C'est-à-dire, ils avaient descendu、euh, la vitesse de 10 km à l'heure. Expérimentation. Parce、ouais. qu'ils sont revenus après. a h o u i ils n'avaient pas tout changé les panneaux, ils avaient simplement mis d e s autocollants sur les、ah. anciens panneaux. Voilà, bon, moi, bon. ça coûte moins cher. Voilà. <rire> bon,、euh... Mais il n'y a pas de solution. Enfin, pour la mortalité, il、euh, n'y a, a pas de solution. Je, je suppose que non, quoi. Enfin, pour limiter, si, il y a peut-être des mesures. Mais ça, c'est ce qu'on pourrait appeler. Une mesurette, non Oui, c'est une mesure d'affichage, absolument. Euh, moi, moi, je, je reconnais、euh, voilà, que, que cette question de la sécurité routière, elle est importante. Et souvenez-vous, à l'époque, c'était quand même Jacques Chirac qui, qui avait fait beaucoup, puisqu'à une époque, on était à quasiment 10 000, 10 000 morts、ans. par an sur、Et、les routes. Vrai, 000 000... Et grâce aux ouais, mesures、euh, de Jacques Chirac, qui, qui étaient du reste assez impopulaires, on a vraiment euh, euh, pu diminuer de façon substantielle la mortalité sur les routes. Aujourd'hui,、euh, les chiffres se stabilisent, voire augmentent. Donc le gouvernement essaie de, de trouver d'autres mesures. Mais, euh, sincèrement, euh, la diminution à 80 km/h、euh, est loin d'être une réforme、euh, pertinente. Et surtout,、euh, je dirais,、euh, un certain nombre de rapports qui ont été faits, notamment par des sénateurs,、euh, démontrent le contraire. On a parlé des. Des migrants et pas ou peu des gens du voyage. Vous connaissez le même problème. Ça n'a rien à voir, attention. Non, non, non. Ah non, non, non, les gens du voyage. Mais c'est un phénomène que vous connaissez forcément dans tous les territoires. Nous, de notre côté aussi. Nous, de notre côté Côté département de l a i n mais Haute-Savoie aussi, bien sûr. Mais pour apporter un peu d'eau à votre moulin, s'il fallait apporter de l'eau. Moi, vous savez, on a, eu, on a des gens de voyage qui sont installés sur Bellegarde. J'en ai particulièrement. J'ai deux familles. Enfin, c'est une famille avec.、Euh, qui, elle est composée, ça fait deux familles. Elles sont、euh, allées à 50 mètres de chez moi. Je vous jure, ce sont des gens qui sont hyper sympathiques. Hyper sympathiques. Moi, je ne vais pas me plaindre de ces gens-là. Ils sont là, disent bonjour, les gamins viennent jouer dans la cour. Je veux dire, c'est les c o m m a t s des mortels. Il n'y a, a, a pas mieux, quoi, j'allais dire. Oui, bon, mais... Ceci dit, c c e il dit, i y en a d'autres, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, oui mais je suis complètement d'accord avec vous, Guy. C'est-à-dire qu'il y a des familles pour lesquelles ça se passe très bien. Ils viennent s'installer parce que vous savez qu'il faut passer par la préfecture lorsque vous avez. Une communauté qui vient s'installer,、euh, elle s'installe de façon、euh, licite sur le terrain prévu, elle va rendre le terrain、euh, propre et en état. Donc, avec ces communautés, je suis okay, complètement d'accord avec vous, il n'y a, a aucun problème. Parfois, ils vont scolariser、euh, leurs enfants, etc. Donc, il n'y a aucun problème.、Euh, moi, ce que je dénonce avec un certain nombre d'élus, avec les agriculteurs, avec aussi une large partie de la population, Ce sont ceux qui viennent s'installer de façon、euh, illégale, illégale oui, sur des terrains bien sûr, bien privés bien sûr, bien sûr, ou publics, sûr, et qui posent de très graves difficultés,、euh, des troubles bien sûr à l'ordre public,、oui. et surtout、euh, qui génèrent des dégradations très importantes sur ces terrains, qui sont ensuite soit à la charge de la collectivité,、oui. soit du propriétaire.、Euh, lorsque c'est un, un agriculteur, c'est son outil de travail, et ça, c'est absolument inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle,、euh, avec nos collègues sénateurs, Jean-Claude Carle, e、euh, Loïc Hervé, Cyril Pelva, et puis avec mon collègue Martial Saddi à l'Assemblée, nous avons déposé une proposition de loi,、euh, à la fois, je dirais, pour moderniser les procédures actuelles, à la fois pour aggraver les peines, Et aussi pour proposer, je dirais, aux forces de l'ordre des moyens plus réactifs, notamment des amendes forfaitaires délictuelles qui permettraient, eh bien, de, de délivrer des amendes lorsque vous avez une installation illicite. Nous avions également prévu la saisie des caravanes, parce que je crois qu'aujourd'hui, <rire> si on veut être efficace, il faut toucher au porte-monnaie. Et、euh, lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, eh bien, celui-ci a complètement été détricoté. Par les députés de la République En Marche. Il faut savoir que notre texte, au départ, avait 11 articles et qu'ils en ont supprimé purement et simplement 6. Ah, ben oui, bien sûr. Donc, des, ça plus de sens. tous les outils qui étaient vraiment、euh, pertinents, qui avaient été、euh, d'ailleurs、euh, travaillés avec、euh, le procureur, avec les élus, avec、euh, les différents acteurs concernés et qui répondaient vraiment à nos problématiques locales, a été complètement vidé de sa substance. Donc, nous, nous l'avons、euh, bien sûr regretté. Nous n'avons pas pu、euh, terminer l'examen du texte parce que vous savez, ça se termine à 1h du matin. Donc nous avons demandé de le reprogrammer、euh, au mois de juin pour、euh, la prochaine niche des Républicains. Donc、euh, c'est un, une séance en fait, qui est réservée、euh, à un groupe de l'opposition. Donc nous continuerons le débat, mais nous souhaitons vraiment、euh, que les députés de la République en marche,、euh, comment dire,、euh, Euh, nous aide, nous, nous, enfin, moi, vraiment, c'était l'esprit、euh, de, de ce texte parce que、euh, pour qu'un texte puisse être appliqué rapidement, il faut qu'il soit voté、euh, de la même façon par les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Et si、euh, le texte n'est pas modifié entre les deux, vous avez ce qu'on appelle une lecture conforme, ensuite, ça peut aller vite et il peut être promulgué et e n t r e r dans le droit commun. Donc, à partir du moment où il a été détricoté par la République en marche, forcément, ce n'est pas une version conforme. Et、euh, s'il est adopté、euh, en l'État, ça veut dire qu'on refait une navette au Sénat, etc. Et c Et donc, on perd du temps. Sauf que nous, on a besoin, bien sûr, de mesures urgentes.、Euh, je dirais que la saison entre guillemets, des gens du voyage et de ces installations illicites a malheureusement déjà commencé sur la Haute-Savoie et dans l'Inde et le p a y s d e g c Je sais que vous avez aussi euh,、oui. euh, ce cas qui sont assez récurrents. Et,、euh, moi, ce que je constate, c'est que les tensions,、euh, sont là, sont de plus en plus importantes. Et je ne voudrais pas que ça se termine par un drame.、Mmh. Euh, vous savez que vous aviez une élue,、euh, qui est d'ailleurs ma suppléante, maire de Nédan, Caroline Laverrière, qui avait fait l'objet de, de, menaces par une personne de la communauté des, des, gens du voyage, qui avait tiré un coup de fusil en l'air. Cela, c'est absolument、euh, inacceptable. Ouais, là, Donc, cette personne avait été condamnée et avait eu de, de la prison. Mais on ne peut pas continuer à, à, à supporter ce, ce genre de comportement.、Euh, ça crée aussi des désagréments、euh, et, et des inquiétudes dans la population parce que moi, les gens me disent、euh, nous, si on va dépasser de 5 minutes、euh, notre stationnement,、euh, on, oui, va ça, on va avoir une、ouais. amende. Et puis, ces personnes qui sont en situation、euh, illégale sur des terrains, qui vont se brancher n'importe comment, qui ne payent pas l'euro, ou leur, l'électricité, eh bien on les laisse agir. Et ça, ce n'est pas acceptable. On est, dans, on est dans un état de droit. Euh, il faut faire respecter、euh, les lois actuelles. Et comme sur ce. Projet en particulier, sur ce sujet en particulier, les lois ne sont pas suffisantes. Eh bien, nous avons proposé un texte justement pour donner à la fois aux forces de l'ordre, aux magistrats, des moyens supplémentaires de, de régler le problème parce que moi je suis inquiète pour la suite de l'année. Les, les élus, en tout cas les, les élus ou les maires des communes, sont bien désemparés quelquefois. Dans ce, dans ce, quand ils voient des gens du voyage arriver, 10, 20, 30, 40 caravanes, ils sont, il faut qu'ils aillent、euh, au devant de ces gens-là.、Euh, ensuite, on fait, on fait appel au préfet. Ça e x a c t e m e n t il y a toutes des procédures、et、qui sont très longues. Long. Exactement. Long. Et, et nous avions prévu aussi、euh, un, un système pour éviter ce qu'on appelle, entre guillemets,、euh, communément les sauts de puce. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle des sauts de puce, c'est-à-dire que vous avez une communauté qui va se mettre dans une commune. Oui, oui. Le temps qu'on lance la procédure d'évacuation, hop, elle va s'installer à côté, etc. Et nous, l'idée, c'était que sur un même périmètre, notamment d'une intercommunalité, eh bien, que lorsque le préfet avait fait une fois la procédure, elle s'étende、ouais, au reste, pour éviter de recommencer、ouais. à chaque fois euh, euh, cette procédure qui est assez lourde, qui, qui fait perdre du temps, etc. etc. Et cet article, c'était l'article 5, la proposition de loi, a été supprimée. Et, et nous, malheureusement, ce phénomène, aujourd'hui, c'est une réalité récurrente. Virginie d u b y m u l l e r l'heure avance. Vous n'allez pas à Paris cet après-midi Non Non, ce n'est pas prévu. On,、ah, on reprend la semaine la fête, prochaine. v On u s l e z pas faire la fête、ben、Non, non, non. <rire>、oh, la fête à Macron, vous n'allez pas en profiter Non, pour ces un an,、euh, a priori, je, je ne suis pas invitée. <rire> Encore un petit mot、oui. avant de clore, parce que vous y teniez, hein, juste avant l'émission, vous nous l'avez dit, au moment où on buvait le café, c'est cette association J'adore cette ambiance. Oui, la, la team J'adore cette ambiance dont je suis.、Euh, La marraine avec、euh, Pascal Duprat,、euh, c'est une association locale qui est bien connue et qui avait été créée,、euh, suite au décès accidentel d'Alan Saillet, Taillet,、ouais. qui était mort,、euh, lorsqu'il était,、euh, au travail、mmh. sur le pont de Viaison et les freins avaient lâché. Malheureusement, il est décédé accidentellement à l'âge de 30 ans, laissant、euh, un enfant. Et, et、oh. bien sûr, j'ai eu l'occasion de rencontrer、euh, ses parents, sa famille et ses amis ont souhaité、euh, lancer cette association en sa mémoire. Et,、euh, cette association,、euh, va faire un certain nombre d'actions et les fonds récoltés vont permettre、euh, d'aider,、euh, des enfants,、euh, soit qui ont un handicap, soit qui sont orphelins, soit qui ont des, des maladies. Et moi, je tiens vraiment à les saluer, à saluer Romu Ferrec, le président, qui est une personnalité. Et,、euh, voilà. C'est même n cas. <rire> oui, absolument. Je, par exemple, ils sont intervenus aussi、euh, au niveau de, de l'hôpital à m é t e、euh, s s i juste avant Noël, pour aller voir les enfants, leur apporter un petit peu de bonheur.、Mmh. Et moi, je suis très sensible à ce qu'ils font. Je tiens à les encourager. Et、euh, la semaine prochaine, ils vont faire、euh, un karaoke、euh, à Franklin.、Mmh. Donc、euh, voilà, ce sont des petites actions qui, derrière, permettront、euh, d'aider、euh, des gens concrètement sur le terrain. Et ce sont tous des bénévoles, ils sont très motivés. Et moi, je tiens vraiment à, à les féliciter et à continuer, bien sûr, à les encourager et à les soutenir. Ben, on terminera sur cette bonne note plutôt que sur le plan national, <rire> qui parfois est... Un peu compliqué. Et moins réjouissant. Et moins réjouissante. n tout cas, merci beaucoup, Virginie. De, merci à vous deux. De nous avoir accordé 1h24.、Euh, euh, et et 24, 3 mi 24 4 minutes, 4 minutes. voilà. C'est exceptionnel pour nous. Merci de votre, votre part. Merci de votre accueil et de cet échange. Bonne route, en tout cas. À, à bientôt. À très bientôt. Et à très bientôt.